De sécheresse en famine, les guerres tribal qui t'insoment Les jours après jour, le poids de mort qui s'additionne Pendant plus de 400 ans que en tant que marchandise, Déporté des verres valaient pour elle, vendues au toile esclave Enchaîné comme du bétail, la pitié n'était pas de mise Parqué au fond d'une cale victime des hommes de leur de sa culture, tu n'es qu'un primitif en marge de toute civilisation. Un système d'oppression qu'on appelle colonisation. Les coups d'état militaire qui rythment ton triste quotidien amènent au pouvoir des hommes dont le seul but est la richesse. Fermant leurs yeux habitent sur la souffrance de tous les tiens. Des enfants crèvent de faim sur leur visage, de déteste Oh, Africain! Où est l'Africain? Depuis que tu vis sur cette maudite terre oh, Africain, que tu sois du nord ou bien du sud, yes africain. La terre est pour toi une triste habitude. À vivre des jours meilleurs. L'espoir a vu le jour avec le départ de l'oppresseur. L'ennemi, comme un parti, tu te retournes contre tes frères. Complis et multiples remplis sans arrêt les cimetières. Tu subis impuissant tous ces fléaux d'une autre époque. Prions qu'un jour où l'autre tes rêves deviennent réalité. Quitter ta terre, tu rêves de rejoindre l'Europe. Comme beaucoup de tes frères puis on y n'a pas miné la pauvreté. Oh, africain, ta vie n'est qu'une langue suite de misère. Où est l'africain? Depuis que tu vis sur cette maudite terre, Stability, well, La guerre, la guerre pour Africa. Africa. Africa. Yeah, yeah, I'll go back the Ya,